de fées en français. Casse-noisette Il était une fois, par un beau matin de Noël enneigé, quelqu'un vint frapper à la grande porte bleue. Clara, va voir qui est à la porte, s'il te plaît. Très excitée, Clara descendit les escaliers en courant, car elle espérait voir à la porte quelqu'un de spécial. Et spécial, il l'était. Oh, oncle Jack Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho Joyeux Noël, ma petite Clara <rire> Je ne suis plus petite, mon oncle, tu sais Oh, peu importe, non Tu seras toujours ma petite princesse Mais tu as sûrement raison Tu as bien grandi maintenant Oh, je ferai mieux de reprendre ton jouet de Noël Oh, oublie tout ce que je viens de te dire Je suis toute petite Aussi petite que la petite ballerine que tu m'avais fabriquée à Noël <rire> L'oncle Jack était un fabricant de jouets Tous les ans, il fabriquait pour Clara et son frère Fritz des jouets absolument fabuleux et plus vrais que nature Clara adorait tous ses jouets et les rangeait précieusement dans son placard Elle avait des soldats de plomb, un pirate, une ballerine, des cavaliers, des chars, des énormes camions et plein d'autres choses De son côté, Fritz ne prenait pas bien soin de ses jouets Il laissait toujours tout traîner par terre. Quel jouet m'as-tu fabriqué cette année, mon oncle? Oh! Cette année, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour toi, Fritz. Mais tu vas devoir attendre ce soir avant d'ouvrir ton paquet. Oh, mon oncle, s'il te plaît! La nuit, c'est dans si longtemps! S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-nous les ouvrir! <rire> vous, les enfants, vous savez que je ne sais pas à vous dire non. D'accord. De toute façon, je sais que cette nuit de Noël va être magique dans tous les cas. Oh, mon oncle, nous ne sommes pas si petits, tu sais. On sait qu'il n'y a rien de magique. Oh, n'en sois pas si sûr, ma petite. Après tout, c'est Noël. Oh, tu m'as fait piquer du nez avec ton beau discours. On peut ouvrir nos cadeaux maintenant <rire> Bien sûr, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. En ouvrant la boîte, Fritz y trouva une souris guerrière. Quel air menaçant avec ses dents !« Elle fait si réelle Clara, viens voir On dirait qu'elle revient tout juste de la guerre !» Mais Clara n'écoutait plus. Elle restait là à fixer son nouveau jouet. C'était un casse-noisette. Il avait un long nez comme celui d'un perroquet, au milieu d'une tête qui était bien plus grosse que son corps. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce jouet et qui faisait que Clara ne pouvait pas en détacher son regard. Ha <rire> C'est trop moche Personne n'est moche, Fritz. Il a juste un air différent. <rire> tu veux dire moche Différent ne veut certainement pas dire moche, Fritz. Et mon casse-noisette n'est pas moche du tout. Oh, arrêtez de vous battre, les enfants. Elle a raison, Fritz. Différent, ça ne veut pas dire moche. C'est exactement pour cette raison que j'ai apporté ce jouet, Clara. J'étais sûr que tu verrais la beauté dans ce casse-noisette, au-delà de son long nez et de sa grosse tête. C'est un jeune homme courageux. Il n'a pas toujours ressemblé à ça, tu sais. Que veux-tu dire Il y a une histoire Tu dois nous la raconter. <rire> bien sûr. Allez, venez vous asseoir. <rire> Maintenant, écoutez bien. Il était une fois, il y avait une reine qui aimait que son château soit toujours très très propre. Elle portait toujours avec elle un éventail et un miroir pour voir si son visage était toujours aussi joli. Mais un jour de malchance, il arriva un malheur quand sa servante se prit les pieds dans le tapis. Le mur derrière la table fut couvert de crème et la reine fut si furieuse qu'elle en poussa un énorme cri. Oh « Comment oses-tu nuire à la beauté de mon château Garde, faites-la partir !» La servante se mit très en colère. « Vous pensez seulement à vous-même Vous ne vous préoccupez pas des gens qui travaillent pour vous Vous ne comprenez pas que la beauté ne fait pas tout Vous regretterez ce jour pour l'éternité Vous verrez Je vous maudis, ma reine Votre nez va s'allonger Et votre tête deviendra énorme Et ce sera seulement quand vous réussirez à casser la plus dure noisette qui existe que vous pourrez redevenir qui vous étiez avant La reine s'assit et se mit à pleurer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh non, mon visage Que puis-je faire maintenant Je ne sais même pas comment casser les noisettes Comment pourrais-je alors casser la noisette la plus dure C'est alors que le casse-noisette entra. Oh « Mais moi, je peux Je le ferai pour vous, ma reine !» Et ainsi le casse-noisette cassa la noisette la plus dure qui soit. Immédiatement alors, le sort fut brisé. Mais que se passe-t-il avec mon visage Le nez du casse-noisette s'allongea, s'allongea, et sa tête grossit énormément. Mais la reine ne s'en soucia pas. « Oh Tu es trop moche !» « Tu ne conviens absolument plus du tout pour mon beau château. Va-t'en Ainsi, le casse-noisette fut renvoyé. « Mais ce n'est pas juste La reine a été si méchante !»« Tout à fait Alors maintenant, tu comprends pourquoi le casse-noisette ressemble à ça aujourd'hui. »« Pas le sien Je veux ce casse-noisette maintenant !»« Mais tu le détestais avant Et notre oncle me l'a offert à moi Et en plus, tu ne prends pas soin de tes jouets !» Il voulait tellement se jouer qu'il décida de se battre pour l'avoir. Ils tirèrent tous les deux dessus si fort que le bras du casse-noisette fut arraché. Fritz lâcha le jouet. Je... je suis vraiment désolé, Clara. Non Mon casse-noisette Non Oh, mes chers enfants, c'est Noël L'époque de la magie Ne vous inquiétez pas, ça va aller pour lui. « Je vais lui faire un bandage, mais vous devez le garder sous le sapin de Noël toute la nuit, d'accord ?»« C'est seulement comme ça que la magie va opérer. Tiens, prends ça. »« Je dois partir maintenant. Prends bien soin du casse-noisette, Clara. »« C'est le moment pour un peu de magie dans cette maison. » Cette nuit-là, Clara ne dormit pas du tout. Elle n'arrêta pas de penser au casse-noisette. Elle finit par aller retrouver son jouet et lui fit un gros câlin. Elle le garda sur ses genoux et enfin elle s'endormit ainsi. Un peu plus tard, elle entendit un bruit. Tandis qu'elle ouvrait à grand peine les yeux, elle découvrit que la souris guerrière était devenue vivante. Celle-ci tira son épée et s'approcha de Clara. Et soudain, une armée de souris déboula derrière elle. Toutes se préparaient à l'attaquer. Clara se leva pour tenter de les effrayer mais elle réalisa alors qu'elle était aussi minuscule que les souris. Elle se mit à trembler de peur. C'est alors que le casse-noisette vint à la vie lui aussi. « Oh non Clara !» Il courut à sa chambre et se tint debout devant le placard. « Écoutez Venez Clara a des problèmes Nous devons tous aller l'aider Venez Suivez-moi » Tout le monde courut pour aller secourir Clara. Dès qu'ils arrivèrent en bas... Une vraie guerre éclata entre les souris et les jouets. Clara s'enfuit et alla se cacher derrière le sapin de Noël. Les jouets se battirent avec courage, mais ils étaient beaucoup moins nombreux que les souris. Même le casse-noisette était méchamment blessé. Petit à petit, les souris l'encerclèrent. Oh non Mon casse-noisette Toutes les souris regardèrent leur leader tomber et elles s'enfuirent. Les jouets venaient de gagner la guerre. « S'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît !» Alors qu'elle pleurait, le sapin de Noël se mit à briller de mille feux. Oh, « Quoi ?» Le casse-noisette s'était transformé en prince charmant. « Mais qui es-tu »« Tu ne me reconnais pas Je suis le casse-noisette Tu as brisé le sort, Clara. Tu as vu de la beauté par-delà mon nez et mon énorme tête. » Avant que Clara n'ait pu dire quoi que ce soit, le piano commença à jouer une jolie mélodie. Et ce qui se passa ensuite fut vraiment magique. Oh, comme elle tourne autour de son casse-noisette! Clara, as-tu dormi ici toute la nuit? Euh, quoi? Où est la souris guerrière et mon casse-noisette alors? Il est dans tes mains, Clara. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Bonjour tout le monde Oh, Clara Est-ce que tu as dormi ici toute la nuit sous le sapin de Noël Mon oncle Le casse-noisette, c'est juste un prince Il est devenu vivant la nuit dernière Et aussi la souris guerrière Et ils ont combattu Et tous les bonbons dansaient en l'air Des bonbons dansaient et la souris combattait Oh Je me sens si coupable maintenant J'ai cassé son jouet et ma sœur est devenue folle <rire> Clara « Pourquoi ne gardes-tu donc pas ton casse-noisette à l'abri dans ton placard Et tu viens prendre ton petit-déjeuner avec nous !»« Oui, mon oncle !» Pour Clara, il n'était pas important que personne ne la croie. Elle, elle y croyait au casse-noisette. Elle savait aussi que quand elle aurait grandi, elle le retrouverait un jour et il vivrait heureux pour toujours. En haut de sa chambre, Clara rangea le casse-noisette soigneusement dans son placard et descendit rejoindre sa famille. Après tout, c'était Noël, l'époque de la magie